C'est la foire au sac poubelle Tous les déchets bien habillés Se sont déplacés pour elle Parfumés, bien maquillés Pour savoir qui sera la plus belle De la décharge enflammée Attention, là ma poubelle La fête peut commencer Il y a la pourriture au Malco, enviant la vie dormure, intelligente, intéressante, les 4 et pas trop chiante. El Sadel i El Sadel Yes, I'll pray. Man, Walczyć w na